abrupte trottoir, en lettre abatoie en lettre abatoie si de sang tu file le vol à gramme file ma oui bruit oui bruit tu désignes et trahis l'encre -sécateur de, sécateur de génitoire cadence et bitume cadence dans les flammes de et, et la trahison et... du son l'affrêt châtiment de l'encre oui. châtiment de l'encre jeté dans le gouffre goulu de, de la conscience oui. combustion oui. spontanée Obsession spontanée obsession du tapis de sang ondulation entre le vert ondulation. et l'eau rouge ondulation. pour des gradtinaaux rouge autant que le blanc flagelle Donc, la, lecture le blanc fréquence. la lecture sans fréquent j' la lecture scène pharaonique scène pour les stroboscopes ellemorro de la ja de la jeune griffe en percussion mélodique enseigne la respiration du métal la du métal bien sûr le son c'est dit à la molécule sans silhouette de la sanctification Ultra trait clair colline bisectée par la métrique s'exerce le sphinx en rubis encore la blessure du bruit encore la blessure c'est l'encre c'est l'étincelle son chapelle l'étendre le, le soleil cavernicole le soleil cavernicole big bang de presse sur par le la big la bang, bang des sources de, de, source de demain ici et maintenant les merveilles d'onde collation, collation pyramidale volasse par le pyramidal las pression Un goût argenté pour les blessures buccales, code par code, décodé par mastication bancale. Tout comme dérapé en fuyant sur la salive d'une onde, toujours à la plaie sonore, goutte à goutte l'encre, créneau carnassé survolté, encore une fois, plusieurs fois, pas de loin, le labyrinthe. garde gagner luxe pression en chaîne intégrée en bonus, obsessionnel. Enfin. bonus obsessionnel, enfin visite attrayante noire ces voitures réduites au stylo ces voitures en sans rendez-vous en, rendez en visite planning les secondes vomitoire de la pesanteur du, du monde sensationnel. sensationnel ici et maintenant ici et maintenant